Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Donc voici les grands titres. Environ 300 litres d'omazote volés à l'entreprise Sogea Satom, réhabilitant la route nationale numéro 3, Roumonga Gitaza, ont été saisies en zone Minago ce vendredi. Et alors que les entreprises Braroudi et Rousseco demandent des autorisations d'augmenter les prix de leurs produits, le gouvernement leur demande d'augmenter plutôt d'abord les quantités à vendre. Une enveloppe destinée à appuyer les habitants de la population de la province Kayanza regroupée au sein des coopératives par des prêts bancaires à travers le projet Païfar B, a augmenté passant de 3 milliards l'année passée à plus de 4 milliards cette année. Et à la fin de ce journal, vous aurez droit à la revue de presse. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Oh bonjour, le Burundi célèbre pour la neuvième édition, la journée communale, une occasion pour les natifs de rentrer chez eux et évaluer avec les administratifs locaux l'état d'exécution des projets initiés par leur commune. Cette fête a été instituée, a été instituée en 2013. La représentation diplomatique du Burundi à Kigoma en Tanzanie convie les investisseurs burundais à saisir des opportunités que présente cette province. Le consul général cite entre autres le port euh, sec de Katocho. Avec 10 hectares appartenant au Burundi et à part ce port, il ajoute l'espace dit Kigoma Special Economic Zone destiné aux industries. Jérémy Kekenoa précise qu'il y a des opérateurs burundais qui ont déjà eu de l'espace. On l'écoute au micro de Moïse Misako. Ici à Kigoma, nous pourrions parler de deux zones intéressantes. Il y a d'abord le port sec de, de Kigoma, qui est déjà délimité, qui est déjà clôturé. Aujourd'hui, il reste à y installer les infrastructures. Alors là, c'est chaque pays qui devrait voir ce qu'il faut faire. Côté Burundais, je peux vous assurer que le Burundi a déjà pris 10 hectares. Une équipe burundaise est venue juste pour vérifier, confirmer... C'est une équipe militaire disciplinaire, donc sauter. Donc j'appelle aussi les autres, même les, particuliers, même les particuliers, à profiter de cette opportunité. Une autre opportunité en ce qui concerne les terrains, il y a la zone dite Zone spéciale économique de Kigoma, qui Kigoma Special Economic Zone. C'est un vaste terrain qui est destiné à accueillir des infrastructures. Industriel. Il y a déjà des, des promoteurs qui ont déjà eu des, des terrains sur cette superficie, mais aussi, ce que j'ai entendu, il y a un Burundais qui aussi a déjà acquis une bonne superficie sur cette zone. J'appelle tous les investisseurs, tous les hommes d'affaires. À profiter de cette opportunité parce que c'est un terrain d'abord bien situé, c'est tout près du lac Tanganyika, mais aussi c'est un terrain qui est destiné, comme je le disais, à accueillir plusieurs sortes d'infrastructures. Et aussi, que, il faut le dire, c'est assez, assez bon marché parce qu'on acquiert le mètre carré à 0,5 dollars. Jérémy Kekenoise, le consul général du Burundi à Kigoma. Les entreprises de brassage, bras et de cimenterie Buseco devraient augmenter leurs produits sur le marché avant de penser à une quelconque hausse du prix de leurs produits. Dans un compte rendu du Conseil des ministres de ce mercredi, Prosper Nharwami, secrétaire général du gouvernement et porte-parole, a déclaré qu'il faudrait que d'autres entreprises ayant des capacités puissent avoir l'autorisation d'importer du sucre et du ciment. Suivez-le. Cette note relate la problématique de commercialisation des produits braoudi, Sosumo et Buseko. Elle intervient à la suite de multiples tentatives de hausse des prix de certains de ces produits, mais également à la suite de la pénurie et de la spéculation entourant ces produits. Il s'observe des écarts entre les prix de référence et les prix réels sur le marché. Cela est ainsi au moment où le ministère du Commerce en collaboration avec l'administration locale, ne cessent de déployer leurs efforts pour faire respecter les prises officielles, mais en vain. Dans l'entretemps, la Braoudi et Bousseko n'ont cessé d'adresser auprès du ministère en charge du commerce des demandes d'augmentation des prix de leurs produits depuis 2021, pour des raisons notamment de flambée de coûts de matières premières, de coûts de transport, mais également de la nécessité d'augmenter les investissements pour répondre à la demande. Le ministère en charge du commerce souhaite partager ces informations tout en proposant des solutions par rapport à cette situation. Pour la Braroudi, l'augmentation des prix proposés varie entre 200 et 60 francs par bouteille et dépend du type de produit. Pour Buseco, l'augmentation du prix proposé est de 3 000 francs par sac sur le produit CIMA 32.5 R. Après échange et débat sur la note, les observations et les recommandations suivantes ont été formulées, notamment le point commun pour tous les produits est que la demande est largement supérieure à l'offre. Compte tenu des capacités de production de ces entreprises, il n'est pas évident que ces produits seront disponibles même après la hausse Des prix. Pour les produits Braoudi et Buseco, il est important d'analyser les coûts de production pour proposer des prix réalistes. Les sociétés Braoudi et Buseco doivent montrer un plan d'augmentation de la production pour que ces produits soient disponibles avant d'envisager la hausse des prix. Pour les produits de la Sosumo et Buseco qui sont insuffisants, permettre à d'autres opérateurs à capacité financière suffisante une porte pour importer ces produits. Prosper Nauruamie, c'est le secrétaire général et porte-parole porte du gouvernement rectificatif la variation proposée pour l'augmentation d'une bouteille suivant euh, la catégorie une bouteille de la Braroudi est de 200 et 600 francs et non 60 comme vous l'avez entendu. Il est 13 h minutes à Bonjour Moura. de l'avenir Une enveloppe destinée à appuyer les habitants de la population de la province Kayanza, regroupée au sein des coopératives par des prêts bancaires à travers le projet Farbé, a augmenté passant de 3 milliards l'année passée à plus de 4 milliards cette année. Cela a été dit hier à Kayanza dans un atelier de restitution qui a réuni l'équipe chargée du suivi du projet. Les administrateurs communaux et les représentants des coopératives qui seront appuyés, Dimitri Cuisela, chef de cette équipe, appelle les administrateurs communaux à intervenir dans le remboursement de ces fonds. Patrick Zengueyoum. Ces habitants de la province Kayanza regroupés au centre des coopératives et qui vont bientôt bénéficier sur le don de 4,157,650,000 par le projet Haïfar B, appuyé par le Fonds international de développement agricole des financibles, sont au nombre de 7560, sur 8400 qui ont été formés sur l'éducation financière. Ces fonds permettront aux habitants issus de mes ménages cibles en province Kayanza à se développer via des crédits agricoles, commerciaux et solidaires qu'ils contracteront dans des banques. Bien que la population bénéficiaire indique que ces crédits leur permettent de relever le niveau de vie de leur famille, ils plaident pour la diminution du taux d'intérêt de ces crédits, surtout celui commercial qui est évalué à 24 par an. Les membres de ces coopératives et bénéficiaires font savoir également que souvent la COPEC tarde les opérations liées à l'acquisition des crédits. Les mêmes bénéficiaires ne marchent pas les mots à dire que cette institution financière réclame des intérêts des prêts dont le bénéficiaire n'est plus. Dimitri Cuisé, la chef d'équipe en charge du suivi de la réalisation du projet dans la région Nord, tranquillise que toutes ces questions trouveront solutions qu'intéresseront soumises aux autorités de la Fédération nationale des du de Burundi, Fenakobu ainsi. Il demande mais aux représentants des coopératives qui bénéficient de ces fonds d'oreiller de, de la liste tout membre défaillant en ce qui est du remboursement. Dimitri Kuisela interpelle également les administrateurs communaux à intervenir dans des opérations liées au remboursement de ces crédits par la population bénéficiaire. Depuis Kayanza, Patrick Sengu va pour la Radio Sanganiso. Merci, Patrick. Les bouchers de la province de Beaubanzan ont repris l'abattage des bovins et caprins ce samedi et les prix ont été rossés pour un kilo de viande dans certains marchés. Le directeur provincial de l'élevage a indiqué qu'ils sont suffisamment préparés. Des centres d'isolement de vaches à abattre ont été installés dans toutes les communes. Spez Caritas Cavagnana. Dans différents marchés de cette province, les clients étaient visiblement nombreux à acheter de la viande de vache après plusieurs jours qu'ils n'en ont pas eu suite à la fièvre de la vallée de Rift. Comme nous l'avons constaté, les prix ont été rehaussés à certains endroits. Un kilo de viande de première qualité coûtait 13 000 francs à 14 000 francs pour un dé à Guihanga, alors qu'auparavant c'était 12 000 à 13 000 francs. Les bouchers expliquent que les vaches sont aussi chères qu'ils trouvent celles à abattre difficilement. Le directeur provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage à Boumanza explique qu'ils sont suffisamment préparés et que des centres d'isolement ont été construits dans toutes les communes. Les vaches à abattre passent sept jours dans ces centres d'isolement afin de voir s'il n'y en a pas qui présentent les symptômes de la fièvre de la vallée du Rift selon Emmanuel Ndikouwaganoa directeur provincial de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage. Les autorités administratives et les responsables vétérinaires demandent aux bouchers de ne pas hausser les prix et d'abattre seulement les vaches qui sont passées par ces centres d'isolement afin de protéger la santé de la population. Kawanyana Radio Isanganiro. Merci, Spé. C'est environ 300 litres d'Omazoute volés à l'entreprise SGS so Atom, réhabilitant la route nationale numéro 3, Rumongé-Gitaza ont été saisis en zone Minago. C'était entre 17h et 20h ce vendredi. Des sources administratives sur place indiquent que deux suspects ont été arrêtés pour interrogatoire et certains élus natifs de Minago, contactés, demandent à la justice de tout faire pour stopper ce vol qui semble prendre de l'ampleur. Et c'est après la libération de deux suspects dans ce, dans ce vol. Le Euh, sans être jugé, le commissariat provincial de Rumanga a ordonné ce samedi la réarrestation des suspects libérés. Jean-Pierre Misako. Un bidon contenant 30 litres de mazout à bord d'une moto a été saisi à Routoumo et son propriétaire a été arrêté puis remis à la police de Magara en commune Mougarama, voisine de Routoumo. Quatre autres bidons pleins de mazout et deux autres vides tous d'une capacité de 60 litres chacun ont été ensuite saisis à Kibosi sur la colline Minago près du site d'extraction de la carrière par l'entreprise Atom réhabilitant la RN3 tronçon Rumongue Gitaza. Ici, c'est le porteur qui a été arrêté Puis remis à la patrouille militaire de la marine burundaise, de même que le carburant saisi. Deux conducteurs de Sojas Atom et deux employés d'une société de gardiennage sur ce site de Kivosi ont pris fuite, selon l'administration zonale de Minago. Ces sources administratives indiquent qu'un autre bidon rempli de mazout d'une capacité de 60 litres a été saisi ce samedi matin sur la colline Minago et a fait objet de dispute. Ce vol visant les intérêts de l'entreprise Soja Satome exécutant un travail d'intérêt public inquiète certains natifs de Minago contactés qui demandent aux instances judiciaires de tout faire pour stopper ce phénomène dans le plus bref délai. Alors que ce samedi matin était réservé à la recherche de toute personne impliquée dans ce vol sur la colline Minago, le commissariat provincial de police de Roumonguet a instruit du coup à l'OPJ qui a libéré, somme mercredi crédit, deux suspects dans un vol similaire sur ce même site, de les rechercher et les arrêter, Pour la confection de le dossier et le transfert au parquet de la République à Roumongue. Jean-Pierre Misago depuis Roumongue, Radio Isanganiro. Actualité internationale. Taïwan accuse ce samedi 6 août l'armée chinoise de simuler une attaque de l'île et la Chine intensifie ses représailles après la visite à Taipei de la numéro 3 américaine Nancy Pelosi en milieu de semaine. La Chine poursuit ses plus importants exercices jamais organisés autour de Taïwan, prévus pour durer jusqu'à dimanche midi. Ils sont présentés comme un entraînement à un blocus de l'île. Et en Afrique, des organisations de défense des droits humains dénoncent une campagne électorale kenyane. Entachée de violence à l'égard des femmes. À trois jours du scrutin présidentiel du 9 août prochain, la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH, et la Commission des droits de l'homme du Kenya ont publié un communiqué dans lequel elles mentionnent des attaques verbales, du harcèlement et même des viols. Elles citent les cas de quatre viols ayant été commis en marge d'un meeting de campagne annulé près de Nairobi. De Nairobi C'était en juin dernier. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert à, qui se trouve de l'autre côté de la baie vitrée. Au micro, Jean Bosco, Ndoui ne tourne pas le bouton. Francine Ndihoko je me rejoint dans ce studio pour la revue de presse. de la presse. Bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous écoutez. Insuffisance de médecins vétérinaires outillé d'abord le peu qui existe, titre Burundi écho En effet, constate ce journal, le Burundi fait face au manque criant de vétérinaires. Ce défi pourrait constituer un handicap dans la lutte contre d'éventuels épizooties comme la fièvre de la vallée du Rift. Mais, nuance au confrère, avec Joseph Voutore, docteur en médecine vétérinaire, le vrai problème n'est pas l'effectif de techniciens ou de médecins vétérinaires, mais plutôt le contexte dans lequel ils travaillent. Avec le peu de vétérinaires dont dispose le pays, la situation pourrait être normale s'ils étaient suffisamment outillés déclare-t-il dans les colonnes de ce quotidien. Docteur Boutore évoque également une question d'ordre administratif. Un médecin est un technicien, martèle-t-il dans les colonnes de cet hebdomadaire socio-économique. S'il n'a pas les mains libres pour prendre certaines décisions, la situation se complique. Les épidémies apparaissent et le temps passe sans que ceux qui devraient prendre les premières décisions ne les prennent. Tout cela montre que même le peu de vétérinaires qui sont dans le pays, n'ont pas les mains libres ou le plateau technique suffisant pour intervenir en cas de nécessité, explique l'interlocuteur de ce confrère. Il craint que l'une des causes de la situation actuelle de la fièvre de la vallée du Rift pourrait être cette façon de faire et soupçonne qu'il n'y aurait eu une défaillance à ce niveau-là, conclut-il dans Burundi Echo. Les critères de réintégration et de transfert déjà arrêtés, les pouvoirs du directeur des L'école élargie informe la voix de l'enseignant, qui précise que la date limite de demande de réintégration, de transfert ou de changement de section est fixée au 16 août 2022 pour que deux semaines après le 30 août de la même année, les résultats soient affichés d'après une ordonnance du ministère de l'Éducation en rapport avec la réintégration, l'intégration, le transfert et le changement de section. Selon l'ordonnance numéro 610 bar 1123 du 28 juillet 2022, citée par son confrère, dans les trois premiers cycles de l'enseignement fondamental, la réintégration, l'intégration, le transfert et le changement d'établissement sont traités par le directeur de l'école sollicité sous la supervision du directeur communal de l'éducation Cet hebdomadaire de l'éducation note qu'à l'article 10, l'ordonnance précise qu'il y a des cas irrecevables. Au de la presse Le journaliste de la radio communautaire Magara Times a été mis au cachot au commissariat de la police en commune de Rugarama dans la province de Rumongue depuis lundi de cette semaine pour avoir séquestré le responsable de cette radio, rapporte Netpress dans sa parution du 4 août 2022. Selon son confrère, il serait poursuivi pour séquestration de son patron au lieu du travail lorsqu'il était en train de réclamer son salaire équivalent à 4 mois. Cette agence en ligne signale aussi qu'un autre cas similaire a été enregistré, dans le médium Zen Planet, où un journaliste du nom de Joël de a été emprisonné pendant neuf jours. Contrairement au premier, celui-ci avait confisqué un outil de travail pour faire pression sur les dirigeants de la station, précise Net Press qui rappelle que la radio communautaire Magala Times émet sur quelques communes environnantes depuis 2018. Pères indignes, enfants victimes, c'est le titre d'un article d'un blogueur, Yaga. Martine Akeza écrit que subvenir aux besoins d'autrui, gaspiller l'argent dans les buvettes alors que chez soi, on manque même du sel est devenu une habitude qui se fait remarquer chez certains parents et qui ruine beaucoup de foyers. Elle s'inspire d'une histoire d'une jeune fille de la capitale Boujumbourra qui lui raconte comment un jour dans l'après-midi, assise au balcon avec un verre d'eau, son téléphone vibre. Un message d'une amie du quartier qui lui raconte comment son père les a épatés la veille au bar Archipel. Surprise, il ne sait pas quoi répondre. Comment son père a-t-il pu faire des tournées de bière alors que le matin, il disait au petit frère de la fille qu'il n'avait plus rien dans les poches Et ne s'imaginait pas que son père pourrait faire des trucs louches jusqu'à ce point. Cette histoire est la sienne, fait-elle remarquer. Mais elle sait qu'elle touche aussi d'autres foyers qui souffrent en silence, conclut ce Ainsi Et si se referme cette revue de presse préparée et présentée par Francine Ndokugayo et Jean Moscou Mouimana, à la prochaine. Revue de la presse.